Bonjour Cathy, je suis Sherry Battle des Ressources humaines à Santé Canada. La photocopie de ton diplôme manque dans ta demande d'emploi. Envoie-la moi aussitôt que possible par télécopieur au 306 386 1730. Merci.